dit moi bien plus dans la riette augmenter la techno à un autre niveau sera avec vous cette semaine pour pour animer ce beau programme donc en fait j'ai toujours en j'allais dire en burn out mais on va dire en vacances missing in action mais c'est ouais, <rire> ça il est missing in action donc et nous on revient parce que on a sauté une semaine ce qui est pas vraiment fidèle à nos habitudes mais bon merci euh, aux deux mais ouais là. En oh, fait même euh, on pourrait sauter euh, le restant de vos jours puis je pense que vous ennuieriez pas mais en tout cas. Euh, tout ça pour dire que on est de retour et cette semaine on a quand même un papier chaud donc on va vous parler évidemment de euh, un sujet euh, chacun de nous trois parce que oui nous sommes trois et euh, vous aurez reconnu la voix de Luc. Euh, Luc, salut. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et euh, l'autre euh, qu'on n'a pas encore entendu, mais qu'on bon, il va se manifester. Ouais, il nous, menace de, ça euh, doit, il ça nous doit. menace de parler depuis tout à l'heure. Oh, oui, c'est ça. <rire> Jonathan Surcot avec nous. Hey, bonjour, bonjour. bonjour. Euh, Salut, bonjour. Joe. Donc, euh, euh, c'est ça. On a, on a encore un, un bon show devant nous autres. Bon, là, euh, pas, pas pire show tout à l'heure. commence pas à remonter les les, les, les, les attentes du monde. On va, on va y aller Merci. avec un pas pire show et ils décideront si c'est un bon show, un pas pire show mm -hmm. ou, ou un pas show. OK, pas de problème, ouais. pas de problème. Je, le, je laisse je à la discrétion. Ouais. Euh, tout ça pour dire que euh, avant de commencer nos chroniques, euh, on a en fait euh, un fail chaque. Ouais. Euh, le mien, je l'ai pas dit hors donc fait que non, ça une surprise. C'est nous autres. <rire> Mais <rire> je vais te laisser commencer Luc avec non non, c'est pas vous autres. Je vais te laisser commencer avec euh, un petit chialage sur euh, des costumes bruns. Ouais, euh, brun, brun et brun c'est pas brun pour rien là. Euh, ah, j'ai commandé quelque chose chez chez, chez Amazon parce que tu sais je, je commence je commande souvent chez Amazon et puis euh, dans ma livraison. Amazon me disait que la commande arriverait ben, vendredi. mais Moi, j'étais tout content. Longue fin de semaine, dit, pouvoir installer euh, le gugus que j'ai commandé au début de la semaine pendant le long week-end et tout ça. Donc, euh, je suis ma commande toute la semaine. Jeudi, c'est marqué « Arrive demain avant 8h ». Je retourne euh, sur le site d'Amazon euh, le vendredi matin, jour de la dite livraison. Et puis, c'est marqué euh, « Délai. Votre colis sera en retard dû à un problème avec Euh, le transporteur, transporteur qui est UPS. Hein? Donc, mm -hmm. euh, donc c'est ça. Donc, je commence à regarder, je vois ce site du ps Ah, problème, le camion était en retard et dû à ça, bien, votre livraison sera retardée. Il n'y a pas juste la livraison qui est retardée chez UPS. Donc, euh, j'appelle <rire> chez, chez UPS, je parle avec la personne qui répond au téléphone et qui me dit, « Ah oui, on a eu des problèmes avec votre livraison. Euh, » Euh, J'ai dit, mais il dit je vais faire euh, en mon possible pour vous dire quand est-ce que vous pouvez l'avoir. Il me dit, ça va aller à mordi. J'ai dit, parce que chez Amazon, on me disait que c'était supposé être aujourd'hui. Euh, y a-t-il une manière que je puisse aller chercher mon colis? J'ai dit, votre bureau, il est comme à dix minutes de ce que je travaille. Je peux prendre mon auto et aller chercher moi-même, puis aller euh, sauver du temps un, un de vos petits soldes euh, c'est La réponse a été non, parce que tant que... On a pas fait une première tentative de livraison. En fait, que tant qu'on n'a pas manqué notre coup la première fois, vous pouvez pas venir chercher votre colis ici. Ah OK. Euh <coughs> il me dit mais, tu sais, "Monsieur, dit, de toute façon, là, je regarde là, puis votre colis partait de Vancouver, euh, il il était pas supposé se faire livrer aujourd'hui. De toute façon, ça allait amordi d'une manière ou d'une autre." Ouais, mais j'ai dit parce que Amazon me disait que c'était aujourd'hui. Puis Amazon est toujours un petit peu normalement e euh, défétistes ça veut dire qu'ils vont souvent te dire que ça va être livré vendredi mais dans dans vrai vie ça arrive jeudi tu sais ouais, ouais. comme plus content puis plus joyeux puis tu es plus content d'avoir payé de l'argent des fois un petit peu plus pour avoir ton colis quand tu voudrais parce que tu peux acheter ça sur eBay puis l'avoir dans 8 mois ou c'est ça sur Amazon payer 4 5 10 15 20 pièces de plus dépendant de ce que tu achètes puis l'avoir dans la même semaine t'sais. fait que c'est fait que je raccroche là j'ai écrit un char de schnout sur Twitter à UPS Euh, avec des mots pas gentils en anglais. Et puis ils m'ont répondu en me disant qu'est-ce qui se passe? que, que pouvons-nous faire pour vous? J'ai dit ben, j'ai dit j'étais supposé avoir un colis, je l'ai pas eu puis je euh, j'étais en maudit puis si tu le sais. Euh, puis il dit ben si vous voulez, contactez-nous par courriel et on va faire tout ce qui est en notre possible pour régler votre problème. Je mm -hmm. dis parce que je parce que je viens de parler à quelqu'un puis il m'a dit qu'il pouvait rien faire. Fait que j'ai dit je pars, je perdre mon vous envoyer un courriel. Fait que la, la, la madame ou le monsieur qui, qui s'occupe du compte UPS se dit « Ben, si vous changez d'idée, écrivez-nous et je vous garantis que nous allons faire tout notre possible pour régler votre problème. » Fait que, moi, comme une cruche, j'écris un courriel, j'explique mon problème et je reçois un courriel qui me dit « Ah, mais malheureusement, vu que c'est férié demain, on ne pourra rien faire pour vous et vous ne l'aurez tout de même pas avant mardi. » Fait que j'ai dit, finalement, j'avais raison quand je disais que je perdrais mon temps à écrire un courriel parce que c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> fait que là, j'ai dit, OK, c'est beau, je vais attendre amordi et tout ça. Puis là, je réécris sur euh, sur Twitter à, à, au fameux compte euh, du PS en disant, vous aviez raison, ils ont fait exactement tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider. Ce qui veut dire rien pour tout. Rien pour tout. <rire> rien et donc, c'est ça. Donc, j'ai toujours pas reçu mon colis. Donc, si vous êtes capables, fait dont à avec quelqu'un d'autre On a une compagnie bien canadienne, est-ce que je sache, qui s'appelle Purolator, puis j'ai jamais de problème avec Purolator. C'est toujours arrivé à l'heure à, à la date précise ou même des fois une journée en avance, jamais de retard. Et euh, le petit monsieur du PS qui vient dans mon coin ici il est super gentil à part de ça. Fait que euh, UPS tu sais, c'est pas juste brun parce que c'est brun, c'est brun parce que ça vaut le Le Brun. Oui, c'est ça. C'est ouais, un je... bel ensemble. Oui, donc c'est euh... ça. C'était quoi le colis? C'était quoi le colis? Parce que là, tu n'aurais pas d'en parler. Non, mais c'était... C'est curieux. Je veux installer la télévision dans ma chambre. donc Tu sais, quand j'ai acheté une télévision euh, à écran plat, euh, je l'ai installée sur mon mur dans le salon et je me suis dit, je n'aurais jamais besoin des pattes pour le mettre un jour sur un bureau. Ben, ah, t'as fait comme moi, t'as acheté les pattes. Oui, fait que la semaine passée, je me suis <rire> aperçu que, parce qu'on s'est acheté une nouvelle télévision pour le salon, et je me suis dit, sont où les pattes? Ah oui, ils ont été vidangés les pattes. Donc, j'ai cherché un kit de pattes sur Amazon, et oui, ça se vend. À peu près, ah, sérieux? OK. à peu près 35$, pièces 38$, pièces et c'est des belles pattes qui vont peuvent aller sur un bureau. Donc, si vous avez acheté les pattes de votre télé, parce que vous avez été un peu moron comme moi et Jonathan, ben <rire> vous pouvez vous commander un kit de pattes. Ça. Je t'ai juste à dire que j'ai acheté une nouvelle TV il y a deux semaines et je n'ai pas acheté les pattes. Non, et je suis très heureux. Oui, j'ai gardé ah. les pattes de la nouvelle télé, mais ah, malheureusement, on... ils fit pas <rire> sur l'ancienne télé. <rire> mais c'est ça. Donc, euh, ça, ça, ça va bien. Ça, ça, ça se fixe exactement ah ouais? à la même place où on met, euh, quand on l'accroche au mur, là. il y a des trous préfaits pour ça. C'est un standard. Là. Donc, mm. euh, ça s'accroche dans les mêmes trous. Ça okay. fait des belles pour un bureau. Là. Mais quand je les recevrai, je te dirai que ça vaut la peine. Là. mais ouais, parce que euh, je... j'en ai besoin. <rire> oui, parce qu'on a acheté une... Je t'enverrai le, le lien sur ce que euh, j'ai acheté. Bon. J'en ferai la critique la semaine prochaine. Ah, oh, la on va qu'ils critiquent les Donc, c'est ça. Euh... Parce qu'on a changé la télé dans, la... dans le salon. On s'est rendu une... une 4 Une 4K? Oui, une 4K. Une 4... fourniste... Oui, une 4K. Une 4K OLED oui. oui. oui, ou pas OLED? Elle n'est pas OLED. Elle n'est pas OLED, je te dirais. C'est une Visio. Donc, oui, c'est la Euh, euh, puis très très belle télévision 4 4K euh, de Non non, pas courbée. Non non, j'ai acheté ça quand même droite. J'avais pas un, un budget de 2000 dollars. Donc ah, j'ai okay. acheté quand même la, plus, la la la plus la plus moins dispendieuse dans le, le plus grand que je pouvais. Donc 65 pouces. C'est suffisant. Oh. Euh Kaka Kaka 65 pouces, c'est c'est joli. Ça, ça, ça ah. tente de re-regarder des films que tu as déjà vu parce sont comme plus beaux. Mais... Oui, oui, oui, je te comprends, c'est exactement ce que je viens de faire. D'ailleurs, je vais faire du push euh, sur ce que tu viens de dire, puis ce c'est pas ce dont je voulais vous parler. Euh, mais nous, on avait une vieille scrap de TV euh, qui nous a été léguée par notre ancien Proprio. OK. Euh, Bien, l'ancien Proprio, en fait, euh, du condo euh, qu'on a acheté. Et euh, à un moment donné, tu sais, c'était les, les vieilles TV... Euh, At-sub e euh, ouais ben en fait il y avait une lampe dedans okay. euh, et à un moment donné cette lampe là ben ça se peut qu'un fait mm -hmm. que c'est ce qui nous est arrivé et à un moment donné ben, la TV a juste pu allumer ce qui nous a forcé à, euh, à la changer ah, ben, et on a des... devenu une radio quoi euh, jouait juste le son <rire> non même pas ça ah. ça faisait juste plus rien okay. fait ah, que euh, ah. on a dit oh, je pense que c'est un signe euh, de oh. de Oui, c'est un signe. Oui, c'est un signe, oh, ouais. signe qu'il ouais, change ça, le gros. Fait que, que... c'est ce qu'on a fait. Euh, et on a, moi puis mon frère, on a descendu ouais. la vieille TV euh, dans le locker. Puis euh, on s'entend que ça pèse comme pas une livre, cette affaire-là. Non, non. Ça, ça pèse beaucoup, beaucoup de livres. Oui. Et euh, nous, ce qu'on a fait, on l'a descendu dans le locker. Puis on s'est dit, euh, bon, le premier mercredi du mois, on va la mettre. Euh, au, au coin de la rue, parce que c'est là où la ville ramasse euh, les... Euh, les grosses vidanges. Oui, les grosses vidanges. Mais pas les télés. Et ça, je suis pas content, parce que la, les télés, t'es censé aller les amener à léco Oui. Mais encore mmh. faut-il que tu t'ailles un moyen de l'amener à léco parce que c'est un vieil scrapple-là, elle rentre pas dans mon char. <rire> <rire> Je suis comme coincé puis j'ai personne que je connais qui a un camion fait que puis je paierai certainement pas un U-Haul pour euh, pour aller juste porter ça à l'écocentre fait que j'étais un peu en tabarnouche moi aussi parce que je peux pas la mettre sur le coin de la rue euh, le premier mercredi euh, de, du prochain mois fait que je sais pas quoi faire okay. on on s'en parlera donc je On s'arrangera ça au moment donné Non, okay, on peut, peut ouais, j'ai un j'ai un VUS et, euh, t, t, t, t, t, et tant chroniqueur automobile, euh, je vais avoir un, un F150 dans le début du mois de juillet, j'irai faire un tour chez vous. Si tu veux oh, scrapé ta télé. Ça devrait donc, rentrer. Ça, t... j'espère, <rire> <J 'espère. rire> Sinon on la perd pas. <rire> ah, excellent, oh, c'est le fun, écoutez, je me, je me sens appuyé puis je me sens euh, je me sens aimé. Euh donc c'est euh, ça pour Non, c'est ça. Finalement, tu ne viendras pas. Euh, Joe, tu voulais ah. nous parler d'un mot un, un ah. mot qui est souvent utilisé dans les podcasts. ouais c'est ça. Mais là, j'ai eu des menaces de vous. De non, non, tu as eu des menaces de Luc. Moi, okay. euh, moi, je t'accepte, même <rire> si tu vas nous tomber dessus. Non, non, non. mais En fait, c'est le mot « spoiler ». Pourquoi? Parce que, je, comme vous et comme pas mal tout le monde qui écoute, on écoute beaucoup de podcasts puis euh, même des critiques à la télé, puis euh, je trouve que c'est un mot qui est surutilisé, c'est rendu que les gens ont peur, on, on parle d'un jeu de baseball, puis on a peur de faire du spoiler, d'un coup que je dévoilerais huit équipes. Tu sais, c est, c est, écoutes, non mais c'est vrai, tu écoutes des podcasts, puis j'ai écouté un podcast, un podcast français il n'y a pas très très longtemps, puis je pense que la personne a fait la critique d'Uncharted 4 à oui, euh, je... dire le mot spoiler 50 fois, 60 fois, elle n'arrêtait pas. Puis là, pour se justifier du fait que euh, c'était pas un spoiler, ben dit, ben, je, je, on l'a vu dans la bonne annonce. Que, il, il meurt à ce bout mais on l'a vu dans la bonne annonce. Ce n'est pas un spoiler. T'sais, à un moment donné, c'est comme une critique envers tout le monde. Il faut pas capoter. Euh, ce n'est pas si grave que ça. Là. On dévoile pas la fin, là, mais de, de là à dire qu'on n'a plus le droit de rien dire. T'sais, quand on écoute un podcast avec une critique d'un jeu, on peut s'attendre à se faire dévoiler des choses. puis c'est pas non plus... Oh. On a appelé la fin du monde j'entends souvent ça partout là, spoiler spoiler, spoiler c'est ça en maladie c'est juste une petite montée de lait de dire tu sais il faut pas capoter, euh, la vie est belle, il fait beau. C'est quoi le mot français pour spoiler Divulgateur. Divulgateur. Mais ça sonne oh, ouais. tellement ouais, c'est comme. Ouais, non, c'est juste 33. trop de lait dans ce mot là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Comme que... Que rien dire. On ne peut plus rien dire, on parle d'un film, comme... euh, spoiler, oh, non, il... spoiler. Oh, on l'a vu dans mon annonce, fait que ça je peux le dire, il se fait donner un coup, oh, non, spoiler, tu sais, c'est comme, t'es pas fou. Je me fais un steak sur barbecue, puis spoiler, il va être cuit, mais que j'ai fini. <rire> non, c'est vrai, je sais pas, c'est peut-être juste moi. Euh, ouais, c'est sûrement couche. juste toi. Oui, c'est ça, ouais, j'imagine. Ouais, okay. Mais c'est divulgateur, hein? Divulgateur. divulgateur je divulgue okay. je gâche je, Donc, je vais okay. dire comme Martin Matt au niveau des syllabes de ce mot là c'est trop pour moi <rire> fait que euh, non c'est on va continuer à utiliser spoiler mais d'ailleurs je ferai la critique de Unsharked 4 euh, tantôt et oh, oui. euh, ouais' ça. attention je viens de faire un spoiler là. je mm -hmm. viens de vendre ma critique Euh, non, ben, sérieux, euh, tu sais, t'es déjà fait vendre un jeu et t'as fait comme, ah oh, damn, j'y jouerai plus, j'y jouerai plus, là, tu ouais, me dis quelque chose. Tu je Il dit... y, y a 50% des gens quasiment, qui finissent même pas les jeux. Il <rire> faut pas venir fou, c'est un jeu. Ouais. En effet. Mais... effet. C'est drôle parce que justement, un matin, je regardais euh, Oui, je sais, tapez-moi sur les doigts. TVA Sport avec mon gars c'était c'était, tu sais, il y a Sport 30 RDS, puis les autres, c'est le TVA Sport, tu sais. Puis mm. c'est comme, là, je regardais ça, puis je regarde le début de l'émission, puis là, il, les trois affaires que tu veux savoir... Tu sais, RDS a pris l'habitude de dire, euh, tu sais, euh, Pittsburgh et... Euh, et tempo abi se rencontrer hier soir qui a réussi à gagner ce match pour prendre les devants 3 à 2 dans la série c'est plus de détails après la pause ou quelque chose de même. Autres, comme ça l'autre euh, c'est comme oh. c'est comme c'est comme ah le lightning surprend les pingouins euh, euh, à Pittsburgh et puis après ça c'était comme euh, le, le, le, voyons, le le Canada le, gagne en finale ouais, le Canada <rire> Euh, euh, euh, donne, donne de l'espoir au Canada et le Canada remporte la, la, la médaille d'or, puis après ça, c'est comme les qui perdent devant telle équipe, là, c'est comme, ouais, mais on va y aller nous autres, là, là. Comme, <rire> je voulais ah là, savoir trois affaires, tu m'as dit les trois drettes en partant dans ton intro, <rire> ben, je veux dire, on n'est même pas dans la première pause, j'ai sauvé tout ce temps-là de ma vie, merci TVA Sports. Ils, bons, fond. Ben oui. là, ils, ils te mettent huit fois de fil. Fait que tu sais huit fois d'avance ce qu'ils vont dire dans <rire> tout le show, puis même les punchs qui viennent avec. C'est comme si t'allais voir Civil War puis ils disaient, bon, mais à la fin du film, ils vont tous mourir, puis là, tu vas voir. Puis c'est comme, Moi, OK, bon, mais on va y aller. Quand, il y a quand même l'autre côté de la médaille. J'arrête pas de dire, faut pas capoter spoiler, mais tu sais, j'écoute aussi Game of throne Puis le lendemain, faut pas que tu t'ailles sur Internet parce que là, le monde s'amuse à picher les punchs partout, tu c'est comme là là c'est l'inverse, c'est comme c'est quoi le fun à dévoiler les punchs à tout le monde ouais. Ouais. Ouais. Ouais, ça il y, y en a que c'est juste c'est juste maladif, c'est juste pour écœurer le peuple là. Ça même affaire quand euh, là... <rire> spoiler. Quand j'ai <rire> quand j'ai regardé <rire> euh, Star Wars euh, The Force Awakens puis le lendemain de la sortie du film où j'avais pas rien j'avais pas été voir de critique, même parce qu'il y avait des comme des, des, des, euh, des, des soirées où le, le film jouait avant pis j'avais pas été lire rien, que j'allais le voir le lendemain matin, la journée de la sortie, j'allais le voir le matin, puis euh, j'ai vu une couple de commentaires sur Facebook, après l'avoir vu, c'était Ansel Lomar, Ansel Lomar, Ansel Lomar. Ah ouais, c'est ça. C'est comme, <rire> <d> espèce, de <rire> trou, espèce de trou de pète, t'sais, c'est comme, il y, ah. y en a leur plaisir, c'est d'écoeurer les autres, pis ça, il va toujours en avoir, t'sais. Fait que, non, mais fait, tu devrait les traiter ps Je devrais. Mmh. Tu devrais, ouais, t'sais. Ouais, mais, mais c'est quand même pas fin pis le monde qui spoil le monde sur Internet. C'est vrai parce que euh, je quoi. vais je vais enchaîner avec ce que ce que je voulais vous jaser. Écoutez, si je vous parle de projet de jeu qui a été fortement retardé ou qui a jamais vu le jour, si vous pensez à quoi Mais non. Zelda. Goku. Ah, d'allons. Zelda. Ah oh, non mais Zelda on sait que ça va s'en venir. Là. Ouais, mais c'est euh... juste pas cool. Non, ben, okay. écoute, ça devrait être l'année prochaine, normalement, mais euh, oui, Duke Nukem, hein, Duke Nukem Forever, c'est pas mal ce qui revient souvent. Mais ça a pris mm -hmm. Forever à sortir, hein? Oui, ouais. pis c'est... Oh, c'était bon? C'était dans, ah. le... dans le titre, ils nous l'ont dit, c'était nous autres à comprendre. Oui. Ouais, absolument, ah oui, oui, pis quelle expérience mémorable. Non, il y en a un autre qui fête son tristement dixième anniversaire de dévoilement. Euh, c'est pas la, et... peur, la suite du jeu de PS3... Euh, Guardi the Guardians, on a fait la même, c'était pas, pas tout ça tu veux dire nah, the, Non, c'est pas de Last Guardians. Guardian, The Last Guardian, no? non Non, c'est pas de Last Guardian, Final Fantasy X-Things Non, on n'a même pas, alors, euh, attention, LHL, spoiler ici, spoiler, <rire> le spoiler... <LHL> 2017 <rire> Non, c'est Half-Life <rire> épisode 3, Half-Life oh. 2 épisode 3 Donc, ce jeu-là euh, a été dévoilé, en fait, a été même annoncé il y a 10 ans, donc en 2006. Et à l'époque, euh, Game of World euh, de Valve avait dit « Ah oh, oui, oui, on ligne pour vraiment là, une sortie pour le temps des Fêtes 2007. » Puis, ben, c'est ça. C'est ça, on attend encore. Euh, en fait, euh, oubliez ça, Off-Life 2, euh, Off euh, épisode 3, risque de jamais voir le jour. Euh, D'ailleurs, il euh, y en a qui ont fait des recherches, ont contacté Valve et tout, puis Valve, euh, ça a l'air que euh, c'est plus du tout, du tout dans les plans, puis c'est pas vraiment surprenant, là, compte tenu que l'annonce date d'il y a 10 ans, mais euh, c'est un peu plate parce que, euh, tu sais, dans le fond, on a dévoilé un projet, puis ce projet-là était très attendu et puis c'est encore très attendu. Ouais, mais je pense pas qu'on va avoir le je pense qu'on va carrément annuler Half-Life 3. Si Half-Life 3 il y a euh, donc mais pour je pense que l'épisode 3 on est mieux d'en faire notre deuil là parce que euh, c'est ça là, selon certains commentaires de gens venant de Valve là, c'est plus du tout du tout dans les projets du studio, mais tout ça pour dire que il y a 10 ans ce jeu là était annoncé. Ouais. OK, mais là tu me dis que je peux annuler ma précommande. Là? Ah ouais, je pense que tu peux Écoute, si le prix que tu as dû le payer dans le temps <rire> euh, euh, n'empêche que c'est une méchante économie là s'il finit par sortir un jour, tu sais. J'avoue. Non, non, ouais, paieras pas ça 80 Non. Mais, mais pe peut-être ce qu'il pourrait faire, c'est tu faire, faire une espèce d'Easter egg là, dans Half-Life 3, tu as tu 2 épisode 3 à quelque part caché, à quelque part caché. À quelque part caché. tu trouves une machine d'arcade à quelque part c'est le jeu qui est dedans tu sais. Genre... ouais. c'est juste que c'est un peu comme New Camp Forever c'est devenu une joke euh, au fil des ans fait que, mais c'est juste fait que je voulais souligner cette ce merveilleux anniversaire du dévoilement de Half-Life 2 épisode 3 bon c'est bon c'est que voilà. c'est fait Euh, je vais garder les, euh, les jeux parce que moi et Joe, on va parler chacun d'un jeu pour euh, la, la fin euh, de, du show, de la deuxième moitié du show. Je vais aller avec toi, Luc. Tu es allé voir des oiseaux enragés au cinéma? Ben oui, des pit-pit euh, en maudit. Pit-pit euh, en maudit qui est le, fil, le titre officiel du film. Euh, non, c'est Angry Birds, le film. Ça serait hot. Un ouais, pit, pit en maudit. Hein. Un pit en maudit. Ça, ça, nos, nos cousins français auraient pu sortir quelque chose Je ne pas sûr appellent les oiseaux des pit-pit. Euh, bon, moineau, euh, ouais, moineau en colère. Euh, oui, c'est ça, Moineau en colère. Donc, c'est ça, c'est un film de, de bon, Rovio qu'on connaît, qui ont fait euh, un petit peu quelques dollars avec euh, cette franchise de pit-pit qui se pitche un peu partout. Euh, c'est aussi euh, Sony qui euh, est derrière ça. Euh, ça dure 97 minutes, donc euh, un petit peu plus qu'un film normal pour enfants qu'on essaie de taper le 90 minutes. Euh... Bon, euh, c'est quoi? J'espère que vous connaissez un peu Angry Birds. C'est une, euh, un, une franchise de, de, de jeu sur iOS et Android. Et, euh, bon, ça ça, ça s'est rendu sur les consoles de salon aussi. Là. Mm -hmm. euh, le but du jeu, c'est de pitcher des oiseaux sur des constructions faites par des cochons pour les détruire et tuer les cochons et passer au prochain niveau et donner quelques étoiles. Donc il euh, y a quelqu'un à quelque part qui s'est dit "Aïe, hey, ça ferait un bon film ça." il euh, y avait bon mettons à 70% tort et peut-être à 30% raison. Euh c'est pas un méchant film, je vais vous dire tout de suite, c'est pas un méchant film si vous avez des jeunes enfants comme comme moi, un petit petit fiston de 10 ans. Euh, il a trouvé ça excellent. Il y a, a beaucoup ri euh, même qui rigolait tout le temps puis même des fois trop. Euh faut c'est vraiment des, des jokes et des choses qui vont vraiment attirer les enfants, c'est tu sais, comme je sais pas je sais pas Manny. On l'a vu dans la bande-annonce <rire> donc c'est pas un spoiler. spoiler. Non. Et euh, um, Manny monte une montagne puis sont vont voir le majestueux aigle. Euh, puis euh, là, il, il, il s'imagine qu'est-ce que le cri de l'aigle pour, pour avoir l'air. Fait que là, tout le long de la promenade, là, ça, ça crie, puis ça dit, ah, oh, moi, je pense que ça a l'air de ça. Puis ça fait, ah, ah, ah, puis Chacun leur tour, tu sais. Puis c'est vraiment, tu sais, les enfants vont rire, mais rire de ça. Les adultes, après, comme le troisième cri, on comme pas pire. C'était correct. J'ai compris où tu t'en allais avec ça. Mais bon, on dirait que ça prend plus de temps pour expliquer à des enfants parce qu'ils ont fait ça tout long. Ça devrait comme cinq, six minutes. mais bon, en tout cas <rire> ok ouais. euh, Pour le reste, bon, on suit l'histoire de Red. Red, qui est l'oiseau rouge du jeu. C'est l'oiseau principal. Euh, ils vivent dans un, une espèce d'île des oiseaux qui s'appelle l'île des oiseaux. Et puis, euh, il, où ils vivent tous là. Puis, tous les oiseaux sont sont, sont, sont de bonne humeur. Ils, ils ont, sont de bons vivants et tout ça. Il y a juste Red qui a un caractère de cochon. Euh, donc, lui... Il est toujours en maudit. Il a de la misère à gérer sa colère et tout ça. Et puis, euh, son travail dans la vie, oui, parce qu'il y a un travail dans la vie, chose qu'on ne savait pas, parce que dans le jeu, on s'en fout, euh, il, euh, il est clown pour des fêtes d'enfants. Donc euh, euh, on mm -hmm. commence le ouais on commence le film où il court pour aller vers une fête d'enfants et pour amener son gâteau puis ça puis il est ex-clown et tout ça puis là il, il, vraiment il est en retard il court puis il se plante puis là on peut s'imaginer que échappe le, le gâteau est dans comme dans un neuf euh, un faux-œuf en plastique là fait que il, il brosse puis bon il, le gâteau se fait à moitié de défaire et tout ça puis il arrive en simili en retard à la fête puis là il quand il apporte hirouve et puis là, le, le père dit tu es, es en retard puis tata, tata. puis là déclenche la première crise de notre oiseau qu'c'est là qu'on voit que il a mauvais caractère et puis bon euh, pète pète l'œuf qui c'est la fête de l'éclosion donc c'était supposé être l'éclosion du bébé de la famille et puis quand quand l'œuf éclot puis qu'il voit ses parents pour la première fois c'est comme ça qu'un un, un oiseau si c'est qui ses parents, c'est la première chose qu'il éclaire. Normalement, c'est comme ça pour beaucoup d'animaux. La première chose qu'il voit quand il sort de son oeuf, c'est ça sa maman. Euh, ben Sa maman ou son papa, pour lui, ça a été Red parce que euh, quand il a écrapou ben la première chose qu'il a vue, c'est lui. Donc, il appelle Red papa tout le long du film, t'sais? le petit oiseau. Donc, Red se fait amener en cours par les parents. Euh, parce qu'il a brisé l'oeuf. Puis là, oh, il est traumatisé, puis il a jamais eu ce qu'il aurait dû avoir comme fête et comme naissance et puis tout ça. Puis, bon, et là, Red se fait envoyer dans une classe de gestion Euh, de la colère il y a un film euh, Anger Management qui c'est un peu ça là. donc il s'en ouais. va il s'en va dans une classe pour apprendre à gérer sa colère puis là on rencontre Chuck qui est l'oiseau jaune euh, qui euh, que, normalement dans le jeu tu touches juste un petit peu en, en arrière de lui puis là il, tiu, il part plus rapidement pour détruire les choses et puis il y a Bombe Bombe qui lui ben, a un caractère explosif donc quand qui a peur ou quelque chose il explose on l'a vu dans le preview quand qu il ferme la porte de sa maison puis, surprise puis <truits> là il explose Bon, fait que c'est son pouvoir mais mais la beauté de la chose c'est quand qui explose, il il meurt pas, tu sais c'est pas comme les crapauds d'oiseaux partout, il reste intact, il a juste comme explosé. Euh, donc c'est son cours de c'est ça, ça le, le, le début du film, faut qu'il qu gère sa colère et puis là les cochons arrivent et lui euh, est le seul à se douter que peut-être guy sous roche. Peut-être qu'il va lui faire un, un coup de cochon. Euh, donc, euh, il, il, il, est, il est le seul, il avertit tout le monde. Tout le monde dit « Ouais, mais toi, on sait bien, personne ne t'aime, es pas fin, t'as toujours l'air bête, et tout ça. » Et puis, il part de son bord, va voir le bateau des cochons, et on s'aperçoit qu'il y a supposément deux cochons qui sont arrivés, mais dans la cale, il y a des, des dizaines de centaines de milliers de millions de cochons. Et puis, sont là pour prendre l'île aux cochons vont euh, l'île des oiseaux, c'est-à-dire vont capturer les oeufs euh, en superfuge, faisant un gros party avec les oiseaux, puis ils se sauvent avec les oeufs. Puis là, c'est vraiment... Ça, là, ça, ça, ça prend à peu près 80% du film, le voir, l'histoire entre les cochons qui essayent d'amadouer les oiseaux puis d'avoir oh, on est fin, on n'est pas des méchants, on est fin. » Puis... Euh, raid qui va essayer d'aller trouver l'aigle majestueux pour demander ses conseils puis qui viennent l'aider euh, ce qui donne une scène quand même pas pire qu'on voit dans le preview encore euh, où l'aigle se met à faire pipi dans le lac où les autres se baignent et se crachent de l'eau dans la bouche un de l'autre puis fait que là tu vois comme quand qui fait pipi dans le lac l'autre il, il nettoie la, la langue avec une roche parce que c'est comme trop dégueu puis l'autre le coeur, il lève tu sais c'est c'est probablement la oui, oui. scène la plus drôle. Le problème avec ce film là, c'est que toutes les scènes vraiment vraiment drôles sont dans le preview. Okay. On fait souvent ça, oui, c est, c est oui. pour vendre le film, on te met des scènes super drôles dans le preview, puis quand tu vois le film, tu te dis ben ça c'était dans le preview, ça c'était pas drôle mais c'était dans le preview, puis ça je l'ai déjà ri, puis fait c'est un peu ça. Puis là on, on tombe à la passe où là je, je dirais pas spoiler, je passe ce bator, c'est le but du jeu là, où si les oiseaux se switch des maisons pour euh, dans ville des cochons pour essayer d'aller récupérer les œufs fait là, les oiseaux speech un à l'autre on voit des pouvoirs différents pour ils détruisent la ville mais sans vraiment de but apparent par exemple parce que oui les bâtisses s'écrasent mais ça fait fond du fond ça donne pas grand-chose jusqu'à temps qu'il aille chercher les œufs avec d'autres puis tu c'est un peu ça c'est ça, ça c'est drôle par bout on étire la sauce, on dirait qu'on aurait pu faire un film de 45 minutes peut-être mais il fallait faire une heure et demie au moins pour que ça vaille la peine d'être présenté au cinéma. Fait on a mis beaucoup de remplissage, tu sais. Puis je dis pas qu'il y a rien de drôle, il y a des des scènes où c'est drôle, il y a des scènes, il y, des scènes, y vraiment des scènes que c'est clairement les farces sont dirigées vers les adultes dans la salle. Là. Puis il mmh. y, y a une scène en particulier, j's, j's, les, les, j's, si vous allez le voir, vous allez comprendre quand vous allez voir la scène. Les oeufs viennent de se faire voler, et puis là, sont en train de, de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir les œufs ou autre plan. Et puis, il y, y a Chuck, l'oiseau jaune, qui va vraiment d'une scène, qui est une joke qui est vraiment poussée vers les adultes. Puis, tous les adultes se sont mis à arrêt dans la salle, puis les enfants avaient l'air un peu comme « Mais qu'est-ce qu'il veut dire? » C'est ça. Il y, a, il y a quelques scènes comme ça. Puis dans, dans les films de Pixar, on est habitué. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de contenu pour les enfants, mais il y a quelques scènes qui sont vraiment lancé vers les, euh, les parents puis euh, c'est un peu Shrek qui a commencé avec ça avec euh, l'espèce de, de, de, de joke des, des fesses à Diana Ross ou une affaire la même là, de, mm -hmm. que Lauren fait mm -hmm. tu sais il y a vraiment des blagues comme ça que c'est dirigé vers les adultes parce que c'est nous autres qui paye il faut peut-être avoir un petit peu de fun aussi mais euh, tu sais j'ai pas détesté Angry Birds mais à savoir tu sais nous autres ça a, ça a bien été parce que j'avais des points scènes j'avais un 2 pour 1 d'un coupon que j'avais eu d'une boîte de liqueur je pense fait que fait que ça a coûté mon billet pour mon fils qui a coûté ses pièces et demi fait aller voir le film à 3 ça nous a pas coûté cher hein? puis en plus on est allé au cinéma de Dorion puis il y avait un avis d'ébullition. budicions fait qu'on pouvait pas se payer malheureusement une liqueur à 8 pièces puis une sloche à 4 puis euh, plein de cochonneries fait ça nous a coûté ses pièces et demi fait que ça a pas coûté cher <rire> tu sais, c'est à peu près le prix d'une location fait que, ouais. tu sais, avoir coûté 60 pièces pour aller voir ce film là je serais sorti peut-être en maudit là. ça a pas coûté cher Je suis pas sûr que c'est un film pour le cinéma euh, qu'on est obligé d'aller voir au cinéma. C'est sûr qu'on cherche des affaires à faire avec nos enfants. Je vous dirais peut-être retarder d'une coupe de semaine puis aller voir d'autres choses qui va sortir ou attendez que ça sorte en vidéo. Ça vaut la peine d'être vu à la maison. Mais payez pas 60, 70 pièces pour aller voir ça au cinéma. Vos enfants vont avoir bien du fun, mais malheureusement, on peut pas juste les domper au cinéma à 7, 8, 9 ans puis dire venez te chercher à l'heure." Ça se peut pas. faut y aller avec, puis là, vous allez souffert, puis payer. Euh, <rire> fait que je vous dirais, attendez euh, que ça sorte en DVD, à moins que vraiment, vraiment, vous vouliez aller le voir. Moi, j'ai été un peu conquis, malheureusement. Je me suis fait avoir, parce que la bande-annonce avait l'air vraiment drôle. Je me suis dit, si, si les jokes qui présentent dans la bande-annonce, c'est un centième de ce qu'il y a dans le film, on va se rouler tout le long du film c'est les mêmes scènes qui sont drôles dans le film fait le ouais. preview c'est 100% des affaires drôles dans le film mais peut-être pas 100% mais 95 parce que la petite okay, ouais. la petite joke catch qui ont pas mis à la télévision qui est dans le film mais bon tu fait retenez-vous un peu il y a d'autres affaires qui s'en viennent lentement et sûrement Euh, fait que je vous dirais attendez gardez votre argent un peu là. ça ça coûte cher aller au cinéma puis vous allez peut-être être un petit peu déçu. Fait que gardez ça pour la maison. Personnellement, je, je lui donnerais un, un, un 6.5. Il, okay. il y a beaucoup de place ces deux étoiles sur 5 puis des trois étoiles Rotten Tomato, c'est pas vraiment bon non plus. Fait que j'étais allé voir avant de faire ma critique, ouais, je suis tout seul. J'avais lu une critique mm -hmm. sur Forbes, puis le gars avait l'air à ne pas avoir ouais, trouvé ça si mauvais que ça, mais il donne pas de score, il fait juste donner comme ses avis. Euh, J'ai l'impression que peut-être un gars qui a perdu l'envie de vivre aussi, là, parce que c'était pas... Euh... <rire> c'était plate à lire aussi, fait que je que quand tu es rendu, peut-être quand tu travailles pour Forbes, tu as peut-être perdu certaines... Peut-être tu t'habilles tout en gris tout le temps, puis one voici. Tu je, mis... je sais pas honnêtement ce mais euh, <rire> je, je sais pas. Retenez-vous un peu, c'est ce que je peux vous conseiller mais un avis c'est très très personnel fait que peut-être vous allez adorer puis me dire que j'étais complètement dans le champ mais je voulais aimer ce film là. Puis finalement c'était correct, t'sais. Fait que euh, fait c'est ça. Euh, All right. À vos mm -hmm. risques et périls euh, mais pitchez vous pas là-bas. <rire> tu sais comme dans Angry Birds. Mais... Non, mais non, ça. Parce, on s'entend-tu qu'il y a tellement un, un bon scénario là, Bird, ça, partant, là, ouais, ben, ça on... a toujours été fait pour être un film ouais, ça, <rire> mais, je dire, ils ont quand même réussi à rendre les personnages séparément les personnages sont, sont intéressants ils ont, ils ont, ils ont vraiment on peut s'attacher aux personnages parce qu'ils ont quand même une personnalité ils ont quand même bien sorti la personnalité de chaque personnage Mais t'sais, t'as beau avoir des personnages qui sont intéressants, si l'histoire à l'entour de tout, tu t'en fous un peu. Puis tu sais que les cochons vont virer méchants. Puis tu sais que leur but, c'est de voler les oeufs pour les manger. Fait que tu, sais, un, tu le sais déjà en y allant ce qui va arriver un pas mal. Puis c'est mince un peu comme... Comme mm -hmm. Sénario, je suis pas mal sûr que ça fitterait sur une feuille de papier très très mince. Puis sur le recto seulement. Puis le verso serait blanc comme neige. J'espère juste qu'il n'y aurait euh... pas un 2. J'espère juste qu'ils auront... Mais, Tu sais, je regardais justement euh, euh, sur Wikipédia avant de commencer ma critique et c'est un film qui a coûté 73 millions et présentement, euh, il y a 151 millions de profits. Donc, il est déjà rentré dans son argent. On va se faire menacer d'un deuxième probablement mm. dans un année. Oui. Angry Birds 2. Angry Birds Star Wars. Juste pour être sûr que je sois obligé d'aller <rire> le voir. Ils vont Star Wars dans le titre. Ah oh god non oui, mais c'est ça hein, quand tu veux tirer profit d'un phénomène tu l'adapte à pas mal euh, n'importe quelle sorte. Ça. Ouais mais on se fait avoir on est mais c'est je dis c'est correct ils ont le droit de faire des films puis d'essayer. Puis là en plus quand qu'on a comme le film Angry Birds a commencé, il y a eu une bande annonce du, du prochain film de de, de, de glace. Là. Ouais euh, le 5 on, on, euh, euh, 4 5 6 8 Je sais pas. 7 10. 5, c'est tu 6 5 10 10. Ouais, je je sais pas, c'est parce qu'il euh, m'en est dans dans bande annonce, je sais pas si c'est une joke mais ils disent euh, le, le film euh, le film qui euh je sais pas quelque chose trilogie, c'est me semble il y a plus que trop, ah non non cas. non, c'est le 4 ou le 5. Ouais, c'est ben c'est ça. 5, c'est 5. 5, c'est ça. Ça peu importe le mot trilogie dans ta bonne annonce quand tu es rendu à 4 films, ça me marche pas. C'est plus une trilogie à 4, mais bon. Mais je regarde là pour ça. Peut-être du monde Ben là attends, il euh... y a Tetris le film qui s'en vient là. Oui, ça, ça va être oui, ça, hey, des blocs et ouais, tout. Bah... Moi j'ai hâte de voir ce que ce que le L va faire contre la barre. Ouais, mais... ouais qui qui va jouer la barre Qui va jouer la barre qui... La barre. Non, mais... est haute. C'est une c'est un là. Non non, c'est vrai. Il est annoncé, tu sais, c'était des rumeurs, puis là il est vraiment en chantier là, ça va être un film de science-fiction. Non non non, c'est vrai, vrai devrait devrait Tetris ouais. le film, tu sais le monde pensait ça, ah, ça va peut être, être l'histoire le... du créateur, t'sais. Non non non. Tetris de movie les, ah, rois, les carrés et ah, toute la patente là. ah uh, mon dieu ouais, sur The Verge c'est marqué Tetris movie is happening ah, ça va être genre dans un truc dans l'espace avec une prison puis des blocs qui bougent genre de labyrinthe je sais pas mais, <rire> mais est-ce que ça peut vraiment être pire que Pixel la question je pas est lancée 1 800 non, je ouais, pas. Ben, Pixel, Pixel ça dépend Pixel, euh, le, le regarder à télé gratuit, c'est correct. C'est correct. Mais pas le voir, ça. Non, c'est correct. C'est pas pas bon, mais tu sais, c'est correct. Ben... De, vo de voir le, le Space Invader, puis de voir les, les Pac-Man, ça peut être drôle. Bon, ouais. je ne sais pas, mais tu sais, c'est marqué, tu sais, il y un article sur euh, CBC News qui est marqué euh, sérieusement, « Le film de Tetris s'en vient », par le producteur de Mortal Kombat. J'espère que c'est Mortal Kombat 1 pas Mortal Kombat 2 parce que le point 2 qui était bon. Écoute, uh, non, on sure. mais on peut on peut passer à d'autres choses. On devrait faire une chronique <rire> film plate à un moment oui. donné là, film qui s'en viennent parce qu'il il y a déjà ça euh je le sais il y a du monde qui écoute des podcasts en anglais le Kevin Smith le fait sur euh, son podcast qui est euh, Hollywood Babylon le movie, Movies that will suck là. mais euh, <rire> on devrait en, on devrait clairement faire pas, pas un show mais faire une chronique là-dessus un monnaie se trouver chacun des films qui s'en viennent qu'on pense que ça va être vraiment pourri le plein pour parler parce qu'il y a tellement de films qui s'en viennent qu'on qu n'aurait qu jamais pensé euh, que ça pouvait être ça pouvait être un film un jour là. puis si on retourne dans les années 80, là, il y a tellement eu une navette même, là, des films, juste pour faire des films. Là, a, je veux dire, il y en avait plein, il y en avait plein. À un donné, ça s'est calmé parce que ça coûtait cher faire des films et puis, tu sais, sortir ça au cinéma. Puis le monde n'allait plus au cinéma, fait qu'ils ont comme arrêté de faire des films poches, ils essayaient de faire des films intéressants au moins qu'elle allaient attirer du monde. On est revenu au point, « Ah, mais on peut faire un film juste pour faire un film. » Puis là, ils n'ont plus d'idées, fait qu'ils prennent n'importe quoi pour faire un film à Star. Euh, on, est à, on est à veuille de voir poche de thé de films, de movies, <rire> Ah <rire> oh boy, hey, dis-moi Joe, euh, ouais. parlant de trucs euh, à toutes les sauces, euh, Pokken Tournament, euh, hey, ça m'a pris du temps by the way, là, avant de savoir ce nom-là, j'étais tout le temps Pokémon Tournament, Pokémon Tournament, non c'est Pokken, Pokken, Pokken Tournament, fait que là on essaye de faire un mélange entre Tekken et Pokémon, ouais, si j'ai C'est pas pire, c'est exactement fait... ça. C'est à, à, à un, un F près d'être euh... censuré, <rire> ce nom-là. <rire> oui, en effet. <rire> c'est un jeu distribué par Nintendo. Avec... Oui, c'est un euh... jeu de Bandai Namco, sorti ouais. sur la ouais. Wii U. Okay. Je te de... laisse aller. D'accord. D'accord. Donc c'est un, un jeu de combat qui est sorti euh, l'été 2015, juillet 2015 au Japon, qui était sorti sur les bornes, les bornes d'arcade. Puis juste pour vous dire, c'est que le jeu était tellement mal reçu que les bornes d'arcade ont été retirées. <rire> donc ça, ça donne une idée, okay, mais c'est pas super si <rire> si que ça, c'est pas super si que ça. Puis nous, il est sorti le, le, le 18 mars 2016, donc ça fait déjà euh, deux, euh, trois mois qui est sorti. Ouais, donc c'est quoi, hein? Ouais, ça, deux mois c'est après du temps à faire la traduction ouais c'est ça <rire> non, mais ça arrive souvent hein, les jeux au Japon ils sortent un an après ici ouais. euh, je sais pas pourquoi là, ils s'attendent pas donc euh, c'est quoi c'est un jeu de combat donc euh, fusion entre Pokémon et euh, Tekken donc c'est vraiment euh, le, le, le style de combat de Tekken donc c'est des combats dans des arènes euh, des arènes en, en rond puis euh, dans jeu de combat dans le fond ta deux quand tu commences bah attends je vais passer les modes de non je vais le style de combat en premier. Donc dans le fond, c'est un jeu plus Tekken que tu sais plus que euh, Street Fighter. Donc c'est un combat assez rapide. Puis le jeu de combat comment que ça fonctionne, c'est que il base son euh, son jeu sur deux phases. Donc tu as le mode arène. Donc quand tu commences ton ton jeu là, tu peux vraiment bouger à 360° en autour là, c'est pas un Mortal Kombat un face à face. Puis Quand tu commences à te battre, à un moment donné tu vas tomber en mode face à face. Puis là les, les joueurs, les deux combattants vont se retrouver un en face de l'autre. Là tu vas tomber en mode un peu euh, un peu à la Mortal Kombat. Donc dans le jeu, tu as quoi Tu as euh, tu choix entre 15 personnages qui est, non, qui est pas beaucoup sur les 721 Pokémon qui existent. Ouais, euh, présentement puis tu as un, un personnage là-dessus qui est un personnage euh, déblocable dans le fond tu en as 14 plus un déblocable quand tu le jeu il vient une carte euh, une carte amiibo ça ça te permet de, déblo de débloquer le Shadow Mewtwo parce que fait, hein là tu es en train de me dire qu'il y a 15 personnages puis tu en as un que tu débloques ouais fait ça fait ça fait 14 plus 1 14 ouais plus mais ça fait 15 Mais, oui, dans ça, je sais, je suis okay. capable de calculer. Bon. Euh, ne remettez pas en doute mes capacités mathématiques. Non, mais je trouve ça mais comme... Non, en réalité, t'as pas 15 personnages, parce que ça dépend si tu dis que... le euh, parce que t'as deux Pikachus. Ok. <rire> deux versions. <rire> t'as deux versions, t'as le Pikachu normal, puis t'as le Pikachu libré, qui est genre euh, Pikachu qui <rire> qui est cool par exemple. Pikachu qui a pis... pris une brosse, Ouais, t'as deux, deux Mewtwo. T'as Mewtwo normal, t'as Shadow Mewtwo. T'as Mew1, mais... pis t'as Mewtwo. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Puis... Attention, Mew Zero que ça arrive. Mais euh, non, mais c'était pas, pas ça mon point. Mon point, c'était que, t'sais, un des éléments qui est intéressant dans un jeu de combat, c'est justement de débloquer des, des, des choses en progressant pis tout. Mais là, t'as accès directement en partant au 14. Euh, ouais. OK, ben, t as, t as Shadow Mewtwo tu ça mais tu as acheté le jeu en euh, en revente, bah pas la petite carte Amiibo, fait que tu l'as pas Shadow Mewtwo. c'est le mot d'histoire que tu <rire> le fait débloquer. En fait, euh... ce qui ce que tu vois débloquer, des euh, c'est des équipes de soutien. Parce que quand tu te bats, en fait Pendant que tu te battes, tu as les attaques normales, tu vas avoir les, euh, mettons, des sauts, tu vas faire des attaques, puis chaque personnage va avoir des attaques euh, personnalisées. Comme moi, je joue beaucoup avec Pikachu, donc euh, bien sûr, les attaques d'éclair, tu as deux, trois types d'attaques d'éclair. Puis, euh, à un moment donné, tu vas avoir aussi, pendant que tu te battes, tu vas euh, augmenter ta jauge de, de barre de synergie qu'il appelle. lorsque tu l'augmentes, puis lorsque mm -hmm. tu puis lorsque es rendu euh, au bout de la barre de synergie, donc plus tu frappes, plus tu fais des combos... Donc tu appuies sur je pense c'est RL puis elle elle la les deux boutons en arrière ensemble puis là tu vas faire un, tu vas devenir super fort puis là tu vas faire tu vas pouvoir faire des attaques spéciales. Parallèlement à ça, tu as une barre qui est ta barre de soutien. Donc pendant ton combat, avant que tu commences ton combat en fait, tu vas choisir des équipes de soutien. Et les équipes de soutien, c'est quoi c'est? Il y 30 il y a 15 équipes de soutien. Donc 30 Pokémon, chaque équipe de soutien est avec deux Pokémon, mais ça c'est des Pokémon non jouables. En fait, c'est chaque Pokémon euh, de soutien va avoir une, une habilité. habileté, admettons, on va dire bon ben c'est Pokémon là de soutien si je le l'invoque, ben je vais je vais attaquer plus fort pendant une période de temps ou euh, je vais avoir un bouclier ou euh, je vais augmenter mes chances de faire un combo. Okay. Donc avant chaque partie, tu vas choisir ton euh, ton équipe de Pokémon de soutien. Donc tu vas choisir deux équipes Puis là mettons le ton ton rende commence petite ben, ben moi je vais y aller avec euh, meton Evoli puis euh, puis tel autre Pokémon. Donc là je m'emmène avec mon équipe de soutien puis quand ma barre de soutien va être assez grande, ben, je vais pouvoir invoquer pendant le combat ces deux Pokémon là. Puis ça c'est des ça tu les as pas toutes en, en partant. Donc tu en as peut-être 4 5 équipes de soutien puis ça c'est des choses que tu débloques parce qu'à chaque fois que tu gagnes des combats, ben tu vas monter en niveau tu vas monter euh, tes points de compétences. Donc, le Pokémon va devenir, mettons, plus fort en attaque, plus fort en défense, plus fort en stratégie, en synergie. Puis, tu vas gagner de l'argent. Puis, tu vas débloquer aussi des, euh, des trucs. Donc, les trucs à débloquer, c'est des arènes de combat. Donc, euh, combien d'arènes? Je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Je pense que 19 19 arènes de combat. Tu en as 8 de débloquer au début. fait que okay. ça, tu vas les débloquer au fur et à mesure. Puis, tu vas débloquer tes équipes de soutien. Donc, en à peu près 5 au début. Donc, tu en as à peu près 5-6 au début puis tu vas finir par avoir tes 15 équipes de soutien. Parallèlement à ça, ben le, le jeu en fait quand que tu quand tu commences un combat, ben toi tu joues l'entraîneur de, de de Pokémon. Donc ton entraîneur, tu as, un, as une espèce d'avatar d'un petit personnage, puis ça tu peux l'habiller, tu peux changer la cosmétique, donc euh, l'ajouter du linge à ton entraîneur, un nom lorsqu'il fait une attaque, donc il va crier un nom et cetera. Donc ça c'est des trucs que tu vas débloquer aussi au fil euh, au fil du jeu. Donc tu te bats, tu ramasses de l'argent, puis tu vas pouvoir débloquer euh, débloquer plein de trucs. Ces trucs-là sont déblocables dans un endroit qui s'appelle « Mon village ». Donc, dans les modes de jeu, tu un, un mode qui est comme, c'est ça, ton village, c'est là que tu vas personnaliser ton dresseur, choisir ton Pokémon, tes Pokémon de soutien, c'est là que tu vas avoir tes statistiques, ton, ton avatar, ton nom de dresseur, donc le titre que tu vas donner à ton dresseur parce que tu as, as, as des combats en ligne. Donc, euh, moi, comme par exemple, moi, mon titre en ligne, c'est « Je suis un, un dresseur enragé » c'est cool. Oh, ben, hein, ça va, ça, ça, on est dans, dans le thème enragé. Hein, ouais. Angry okay, Birds, okay. c'est ça. Oui, oui. ça. Là, les titres, les titres, tu vas pouvoir les débloquer. Donc, c'est ça qui as à débloquer dans le jeu. Des euh, des trucs pour ton dresseur, euh, les arènes de combat, euh, les Pokémon de soutien, mais les combattants, non, c'est les combattants, tu les as au début. Il y, pas... y en a 15. 15. C'est pas, pas beaucoup, mais en même temps, je te dirais que moi, je trouve que c'est assez, parce que même quand il 30 combattants en Mortal Kombat, joue avec les deux mains. Oui, ouais. Je vais essayer les autres. Je finis Scorpion, pareil. Je finis avec Sub-Zero. Tu sais, je finis les deux, trois mêmes pareil. Je vais essayer les autres pour le fun, mais c'est pas beaucoup, mais en même temps, euh, je me dis qu'il y a de la place quand même pour amener des, du contenu téléchargeable. J'espère que ça va être euh, contenu téléchargeable gratuit, parce qu'à date, je vois rien de payant là, dans le jeu, mais il y' a pas eu de contenu non plus. Mais euh, tu sais, ils ont quand même de la place pour amener les d'autres Pokémon. Sauf que en même temps, tu je me l'exemple que tu donnais tantôt, deux versions de Pikachu. Il oh. me semble qu'on aurait pu, faut il y, a, il y a 721 Pokémon. En tout cas, la dernière fois j'ai regardé là, pour On la, la critiquer, le nombre de Pokémon c'est pas 20 mettons, ouais, c'est ça, facile, ont, il y a quand même, les, les, les principaux là que monde le monde va aimer les Pikachu, Lucario, euh, Dragofeu, Charizard. Tu sais, tu as quand même les ceux qu'on connaît, les les principaux. Y mais, quand... Euh non. Ouais, je mais je, je, je veux savoir au niveau des combattants parce que, dans mettons on prend Smash Bros okay, qui, est, euh, qui est un jeu qui propose quand même de plus en plus de combattants au fil des jeux, sauf que ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a beaucoup de combattants qui sont juste des miroirs de d'autres. Euh, C'est-tu la même affaire dans Pokken Tournament? Mais en fait, tous tes combattants vont, vont se battre à peu près la même façon, mais tu vas avoir des différentes catégories. Donc tu vas avoir les Pokémon euh, des combattants rapides Donc euh, Pikachu va faire partie de ce lot, avoir les les combattants plus forts, plus légendaires si tu veux. Fait qu'ils vont ils vont être plus lents. Fait que euh, mettre sont divisés, je pense qu'il y a 4 4 catégories, j'ai plus les noms des catégories, non mais tu vois les rapides, les forts, les légendaires. Donc oui, ça va changer, puis ce qui va changer c'est le, leur leur attaque spéciale, leur coût personnel. Mm -hmm. Tu sais un va faire les étoiles, l'autre va envoyer des boules de feu parce que tu as quand même beaucoup d'attaques variées. Donc c'est un peu comme Euh, comme Smash Bros c'est un jeu qui est facile à prendre en main mais si tu veux le maîtriser c'est quand même difficile. Ce sure. qui est, euh ce qui est plate c'est que dans les modes de jeu, si je pense au mode du jeu, tu as, as le mode euh, mode histoire qui est la Ligue Ferrum. C'est lui que au bout de au bout de l'histoire, tu vas débloquer en fait le Shadow Mewtwo si tu as pas la carte Pokémon. Puis comment que ça fonctionne ça, c'est que tu vas faire des matchs euh, des genres de matchs de ligue. Donc tu vas commencer mettons dans une dans la ligue euh, verte. Là, tu vas monter dans la ligue donc tu vas faire des vas faire des parties tu vas faire des parties puis là plus tu vas, tu vas gagner dans cette ligue là au moment donné tu vas avoir une invitation pour participer au tournoi si tu gagnes le tournoi tu vas faire un autre combat qui est l'épreuve qualitative pour qualificatif pour passer à la prochaine ligue puis c'est comme ça que tu vas évoluer dans l'histoire puis ça c'est c'est enchevêtré de de, de de petites animations à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment avec Mewtwo tu sais Shadow Mewtwo c'est quoi ça donc tu as quand même une petite histoire par contre c'est extrêmement facile. Vraiment, là, euh, j'ai n'ai pas perdu. OK. Je non, me suis donc, jamais facile. fait battre au mode histoire. Jamais. Donc, c'est... Mon gars, il joue. Puis, euh, donc, on on, on on prend le même dresseur, mais on dresse pas le même Pokémon. Moi, je dresse Pikachu, lui, il dresse Lucario. Lui, il a perdu un peu. et Il y a 7 ans, là. Il n'y a pas encore ouais. 7 ans. C'est... Le mode histoire, c'est extrêmement facile. En plus, tu as du mode histoire, tu as des combats euh, solo. Là, tu, peux, tu, tu lances le jeu, tu te combats, tu te bats contre l'ordinateur. Ça aussi, c'est facile, mais tu peux gérer la difficulté. Donc, au moins, tu peux avoir un peu de challenge. Tu as un mode entraînement, comme tout bon euh, jeu de combat. Mais où est-ce que tu as vraiment… Euh, tu as aussi un mode local à deux, là, un contre un. Mais où est-ce que tu as vraiment… Euh, moi, ce que j'ai le plus de fun, c'est vraiment en ligne. Il euh, y a beaucoup de gens qui jouent en ligne. j'ai jamais eu de difficulté à me trouver une partie. Puis là, c'est compétitif. Donc, okay. tu as, as, as, as des matchs de rang ou tu as, as amical. Puis là, là j'ai de la compétition. Donc là, c'est le fun. Puis euh, les gens, c'est là, là tu t'aperçois un peu comme les Mortal Kombat. Là, tu joues, tu te penses bon. quand tu arrives là, tu fais « OK, peut-être qu'il va falloir que je revoie mes tactiques. Ouais. » Donc, c'est moi, vraiment, c'est là que j'ai eu le, le plus de fun. Mais sinon… Euh, pour un joueur là qui, euh, qui joue à la Street Fighter tout ça qui se dit bon mais je vais me prendre un jeu de combat qui vont me donner du challenge euh, non non c'est pas c'est ce jeu-là du tout là à moins de jouer en ligne mais si vous aimez pas ça jouer en ligne c'est ultra ultra facile pis ça c'est vraiment dommage. Euh je m'étais dit ah, ils il l'ont sûrement fait pour les enfants mais mon gars il est trop facile c'est pas normal là. il joué, euh, il joue à Smash Bros Mais pas, il n'a pas joué, euh, il est trop petit, il n'a jamais joué Mortal Kombat et tout ça. T'sais. Donc, c'est pas normal qu'il trouve si facile que ça. Mm -hmm. Oui, euh, c'est cool. ça. Dans le fond, si, si tu cherches un challenge, tu es peut-être mis pour tourner vers, euh, je ne sais pas, Street Fighter V ou Killer Instinct, euh, là, ouais, je oui, sais que oui. la saison 3. Là. Oh, oui, ça c'est ouais. sûr. Mais au niveau de la Wii U, tu n'as pas grand euh, choix de jeux de combat. Tu en as un de Marvel, je pense, de Smash Bros, qui est comme le le, le meilleur jeu de combat que tu as sur la Wii U. Celui-là, je pense que c'est le deuxième meilleur, parce que tu en as pas beaucoup. Là, mais en même temps, c'est pas c'est pas un jeu à cracher dessus. Euh, côté graphique, c'est correct. Euh, c'est des graphiques... Euh, je pense que la Wii U peut donner beaucoup plus que ça. Là. Smash Bros est beaucoup euh, plus beau que ça. Donc les environnements sont, sont corrects là, mais c'est pas euh, il y a personne qui va être qui euh, qui va être, euh, être paté de ces graphiques là là il y aurait pu en donner plus là. on dirait vraiment que c'est un qui ont porté euh, la bande d'arcade vraiment sur la Wii U sans y avoir apporté plus que ça puis comme la bande d'arcade a été retirée je suis pas sûr qu'il développe encore des trucs là, pour ce jeu là là cool. oui Non, non, mais c'est un... ça, c'est que j'ai asé. Non, c'est ça. Un jeu qui tu dis qu'ils ont -tu vraiment mis euh, la phase où ils ont juste fait « Regarde, on le met sur Wii U, puis elle que pour eux, on en vendra une couple. » ouais, Fait tu sais, je pas l'impression qu'ils ont mis un bon effort là-dessus. Côté gameplay, c'est OK. Il y aurait pas avoir un petit peu plus de profondeur, euh, un petit peu plus de combos pour chaque personnage, mais euh, c'est correct. Tu sais c'est pas autant que encore là Smash Bros parce que c'est lui le, le jeu de combat sur la Wii U là c'est Smash Bros là il est ultra facile mais ultra dur à maîtriser. Mm -hmm. Donc euh, dans celui-là, je vois pas une, une augmentation de, de, de, de comment dire je vois pas ton challenge qui va augmenter comme ça il est facile puis un petit peu plus dur à maîtriser, tu sais c'est pas pas tant que ça. Donc au Et... final euh, au final euh, écoute moi je l'avais je l'avais acheté à la sortie. Euh, donc je l'ai payé de gros prix, donc euh, je suis déçu, <rire> j'étais un peu déçu, je m'attendais beaucoup de, de, de ce jeu-là, euh, pas beaucoup de personnages, euh, un mois d'histoire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop facile, donc euh, pour tout ça, euh, moi je lui donne un 6 sur 10. Ça, ça, ça, ça va bien cette semaine, hein? Oui, c'est la, ouais, la semaine ben... des 6. Et... Non, non, non, non, attends, attends, attends. moi je m'en viens là avec... Ouais, Uncharted, Uncharted j'y ai joué Si tu donnes 6, on va se battre Ouais, mais ça, euh, non. ça, ça serait l'émission du Yable six, six, six. Euh, Oui ouais. Non, ouais, Ah ben on pourrait faire ça Non, euh, non, non, pis euh, anyway Si je donne un 6, il va falloir que je me batte avec moi-même Parce que dans mon test écrit, je pas donné un 6 Ok ouais. Je lui un 5 Ouais, <rire> c'est ça Non, 4 Fait que, ok, mais C'est plate Moi, je vais vous dire, euh, anecdote personnelle, euh, moi, je ne l'ai pas eu. Tu sais, Nintendo, de... bon, en cas, on n'en parlera pas euh, longuement, mais d'habitude, Nintendo m'envoie quand même pas mal tous leurs produits pour que j'ai les teste et celui-là, je ne l'ai pas eu, ce qui était pas un bon signe. Oui, <rire> c'est ça. Ouais, ouais, ça. <rire> ben tu veux de... moi, Nintendo m'envoie rien pour que je fasse des tests puis je ne l'ai pas eu non plus. Je que... n'aurais <rire> ah, plus ouais. pu, juste décidé de me domper la, la chenoute, mais tu sais, c'est ça. C'est je ne voulais pas m'en aller longuement là, dans cette discussion-là. Euh, mais, tu sais, d'habitude, Nintendo, ça, m'envoie pas mal tout, mais celui-là, non. Euh, je me doutais qu'il y avait de quoi qu était pas peut-être pas à la hauteur. Oui, mais, mais ils t'ont pas... quand, quand même envoyé Mario Tennis, puis Ouais, c'est un, ouais. un point là. on a un point je me disais Pokémon, c'était quand même pour moi, je pensais que c'est une valeur sûre là, mais l'acheter au gros prix, je trouve ça, ça ça fait mal. Maintenant, je trouve ça fait mal. Tu t'achètes ça 80 dollars, tu arrives là, tu sais, tu un peu déçu là, tu sais, et puis Pokémon euh, avec Tekken, c'est un beau match là. Mais ouais. Maintenant, ouais, ça 8 ans et va tomber à 29 pièces sur quoi l'acheter. Ouais. Okay. Mais non, non, mais les autres personnes vont pas l'acheter ça prend du ah. temps avec les jeux de de Nintendo, non pas cher. J'ai acheté euh, Mario 3D World euh, hier à 29 dollars, neuf, ah. ben, je peux te le vendre 60. Ah, c'est beau, j'ai payé maintenant. Correct. Non, non, mais, non oh, Pokémon. Pokémon. Pokémon, regarde, jai une poignée dans le dos? Ah, oui. Non, bah, mais c'est super euh, bon. Tu as, as plein de personnages. Tu en as euh, comme 15. Avec, euh... ouais. Je sais que mm. mon gars aimerait ça, mais, euh, mais mon portefeuille, non. Donc, je vais attendre. Mais tu devrais pas te tromper avec Mario 3D World, avant, surtout pas avant non. 30$. Là. Non, non, non, ça, non. <rire> c'est assez solide, merci, là, comme jeu. Là. Honnêtement, euh, si j'avais à le payer plein prix, je l'aurais pas regretté. Yeah. Euh, c'est starball. C'était c'était un star bon, star, star très bon Mario. Puis uh, watch out uh, moi je trouvais ça facile mais à un moment donné uh, le défi prend toute une courbe là, euh, toute une pente, excusez, Puis uh, surtout les mondes supplémentaires mais je, je pense j'en avais déjà parlé Noël. Ouais, fait, fait la critique j'ai commencé à le jouer hier mais je m'attendais bien trop fort avec son costume de minou. Puis euh, <rire> <est> cool, euh, <rire> Puis après ça mais c'est ça, c'est sûr que Mario c'est toujours comme ça hein, les premiers niveaux c'est comme gaga là puis après ça tu tombes comme au niveau 2 c'est le monde numéro 2 c'est déjà le désert puis après ça tu sais que le 3 ça promet d'être dans l'eau tu sais vas dire là je vais mourir c'est toujours pareil le premier monde de Mario toujours facile après ça ça se gâte les modes étoile les mondes le monde étoile il y a deux tableaux j'ai pas encore pas encore sont malades sont ça c'est dur ouais je joue je joue je vais jouer j'en ferai pas de critique parce que c'est rendu un jeu rétro mais C'est vois... ah, pas grave, il y avait de l'intérêt pour les critiques rétro J'avais déjà fait un sondage là-dessus Il y avait de l'intérêt pour le show Pour les critiques rétro On en a déjà fait J'ai déjà fait ouais. quelques jeux de mon ancien temps Dans le temps que je vivais en noir et blanc Mais mais je verrai, je verrai. peut-être que j'en parlerai On verra si je l'aime assez et que j'ai le temps de le jouer J'en parlerai peut-être Mais là, tu, ah ouais. vis en, tu vis en 4K, là, tu vis pas en ouais, noir et blanc. C'est sûr je vis en caca aujourd'hui. <rire> oui, oui, oui, oui, oui. Passer une télé en noir et blanc à une télé caca, c'est quelque chose. Écoute, euh, sérieux, tu n'as plus de yeux. Non. non. Oui, ouais. J'en ai encore parce que je, je vois je vois bien. Hein c'est vraiment juste juste pour comparer là, je sais que je on est complètement au sujet là, mais si vous avez, si vous avez une télévision hd' là, une full hd qu'on appelle 1080 il puis vous regardez mettons, un, un, un poste comme téléto ou c'est des dessins animés tout ça, puis vous vous approchez de la tv vous voyez les pixels c'est gross et c'est quand on s'approche de la télévision puis y a un trait noir qui fait comme le contour du personnage en dessin animé, on voit les pixels dans le, dans le trait c'est pas un trait propre c'est vraiment un trait pixelisé avec une télé 4K mais c'est sûr moi j'ai pas le 4K mais la télé va faire ce qu'on appelle du upscaling fait qu'elle va prendre le signal 1080 puis elle va le mettre en 4000 quelque chose en 4K. On s'approche la télé puis mon le trait de, du personnage en dessin animé il est, il est noir c'est vraiment un trait hyper propre tellement que la définition est, est, est belle, c'est euh, ça fait vraiment ça fait vraiment une grosse différence. Mm -hmm. Mais, mais c'est ça, c'est puis ça commence à des prix commencent à baisser, faites juste attention où vous magasinez votre télé, caca. Parce que c'est ça, c'est ça. C'est pas toujours... Euh... Oui. Parce que je suis, allé, je suis allé magasiner une télévision 4K dans un magasin dont je ne divulguerai pas le nom. Et puis, euh, c'est pas la faute du magasin. Là. La télévision est 4K. Elle a un panneau 4K. C'est une... C'est euh, quoi le nom du, du, du, de la marque? C'est euh, pop euh, Panavision, mais... Euh, en tout cas, ProScan, ProScan, je pense. Puis, c'est okay. vraiment le plus bas de gamme dans la télé. Mais le, le panneau est 4K. Fait que, oui, oui, elle fait du upscaling tout ça, mais il n'y a aucune prise HDMI qui fait du 4K. C'est tout du 1080. Il n'y a aucune prise qui prend le signal 4K. Donc, t'as beau t'acheter un Blu-ray 4K ou peu importe, ce qui va rentrer dans ta télé, ça va être du 1080, puis c'est ta TV qui va faire le upscaling. T'auras jamais du vrai 4K. Fait que si vous vous magasinez une 4K, soyez certain que au moins deux à trois de vos cinq prises soient euh, compatible 4K. Sur ma télévision, sur ma c'est une visio j'ai acheté les cinq entrées HDMI sont sont 4K. Il y en a une à, so à 60 euh, images secondes, puis les autres sont à 30. Mais au okay. moins, soyez certains que vous avez des, des prises HDMI qui, euh, qui prennent le 4K. Et ce sera tout pour euh, ma critique de télévision pour aujourd'hui. Mais je vous parlerai peut-être de ma télévision plus tard. Je suis encore en train de jouer avec. Là. Mais la intelligente et tout, ça fait différent dans la maison. Oui. Euh, d'avoir quelque chose d'intelligent. Euh, c'est n'est pas moi <rire> qui parle. Tu parles, là, euh, as un chien? Euh, oui, oui j'ai une femme et un fils aussi qui sont, ah, sont nettement au-dessus de la moyenne. Mais euh, moi, des fois, ça, ça, ça, ça se bon. ah, bon, euh, fait du bien. Vas-y, Dan, parle-nous d'Uncharted. Euh, je vais peu... peut-être parler de ma TV. Par moi, c'est une LG. Une euh, <rire> oui. euh, ouais, LG, j'ai débarqué. Euh, J'avais eu un, un problème avec un Blu-ray. Ils n'ont jamais voulu... Euh, même si c'était eux autres qui avaient causé le problème, ils n'ont jamais voulu euh, remplacer mon lecteur Blu-ray. Donc, pour moi, LG, c'est comme... Comme ni... UPS, un peu. Ah, okay. Non, j'ai pas encore eu de problème. Oui, c'est ça, c'est caca. caca. caca. Euh, fait que oui, je vais y aller avec... Euh, je vais essayer de faire ça rapide pour Uncharted 4. Euh, Thief's End. Donc, euh, ça devrait être le dernier Uncharted. Puis-je mais... rire? Puis rire? Oui, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est pas là. Non, mais écoutez, on dit des fois ça oui, ça va être le dernier, ça va être le dernier, mais quand ça a du succès, hmm, a, on peut en douter. Puis d'ailleurs, euh, Uncharted Il y a Gears of War, mais attends, là, Uncharted 4 a vendu 2,7 millions de copies à sa première semaine, donc on s'entend que c'est un succès, puis est-ce que, peut-être du côté de Naughty Dog, qui est le studio, peut-être qu'on a décidé de, euh, finalement, développer Uncharted 4, puis de euh, terminer la franchise comme ça, mais est-ce que du côté de Sony, on va vouloir abandonner cette série-là Je suis pas sûr. Euh, donc, euh, ça sera à voir. Ce qui est sûr, c'est que Uncharted 4 a vraiment été conçu pour être le dernier Uncharted. Donc, ça boucle bien la boucle. Si c'est le dernier Uncharted, comme c'est présenté, c'est pas grave. C'est correct. Euh, L'histoire fait en sorte que euh, ça finit pas en queue de poisson. Ça finit pas comme si euh, on laissait une porte ouverte à un, un, un autre jeu. Non, ça finit comme ça doit bien finir. On tue tous les personnages, les extraterrestres arrivent, détruisent la Terre, donc fini. Non? On boucle la boucle, fini. et n'y Il y a des drôles de rêve. À un moment donné, tu veux qu'il n'y ait plus de possibilité de faire une autre histoire, détruire la planète, fini. Non non non, la, la planète est pas détruite, okay. je vous rassure à la fin, mais mais mais vous allez, vous verrez puis ça oui, euh, j'en parlerai pas de la fin parce que ça ça serait comme un petit spoiler. Euh, je vais vous parler de l'histoire globalement, sachez juste que l'histoire comme la plupart des jeux de Nonny Dog, c'est le gros point fort de uncharted 4 c'est une histoire écoutez, euh, moi j'ai plongé dedans ça m'a pris un petit peu de temps je reviendrai là, au niveau de bon euh, parce que c'est un jeu qui est lent quand même à démarrer mais euh, c'est une histoire qui est très très très prenante puis Naughty Dog a pris tout un risque parce qu'ils ont inclus un nouveau personnage dans la franchise pour ce soi-disant dernier jeu, là et c'est pas n'importe quel personnage. En fait, dans les trois premiers Uncharted, on savait pas que Nathan, euh, donc le, le héros, avait un frère. Oh. Mais là, on le sait. Et oui, Nathan a un frère qui s'appelle Samuel, donc euh, on nous présente assez rapidement Samuel Drake, d'ailleurs on commence le jeu quand Nathan et Samuel sont euh, jeunes, Samuel est quelques années plus vieux que Nathan, euh, je sais pas exactement combien mais je dirais au moins 5 ans de plus vieux que, que Nathan donc euh, euh, et on voit un peu un pan de l'histoire de l'enfance de euh, Nathan euh, pendant qu'il est placé dans un orphelinat et on voit surtout que son frère n'a pas une très bonne influence sur lui et on va se transporter comme ça euh, plusieurs années plus tard, alors que Nathan est dans une prison, mais on se rend compte que euh, finalement, il est peut-être volontairement là aussi, parce qu'il a reçu des informations à l'effet que il y aurait un indice qui pourrait mener vers un immense trésor de pirates, donc euh, qui est le euh, trésor de Henry Avery, qui était un des seigneurs pirates les plus influents dans son temps. Et euh, ce, euh, ce, cette piste-là, cet indice-là est caché euh, dans la prison du Panama où il est incarcéré avec son frère et euh, un autre personnage qui s'appelle euh, Rife. Et Rife va être, euh, et non ce n'est pas un spoiler, mais euh, Rife va être l'ennemi principal euh, de euh, uncharted 4. Là où ça va se corser, c'est que euh, Rife va assassiner un garde et euh, ça va mener à une euh, sortie de prison vraiment catastrophe de Nathan, Samuel et euh, Rife. Et malheureusement, Samuel s'en sortira pas. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais c'est pas un spoiler encore, là. C est, c est, Arrête euh... de justifier, t'as rien de... compris. Rien non, compris. non, mais moi, mon but, c'est de le dire 50 fois dans la euh, critique. T'aurais dû euh... que j'aurais compté au début. Ah, ben là, je suis rendu, je pense, à 4. OK. Ouais. Euh, fait que, euh, mais tout ça pour dire que Samuel va revenir vers Nathan... Euh, quelques années plus tard, alors que Nathan mène une vie paisible, il est un plongeur pour une compagnie privée, ne veut plus rien savoir de sa vie d'aventurier, mais va devoir reprendre du service quand Samuel va refaire surface parce que Samuel va lui dire qu'il est pourchassé par un baron de la drogue. Euh, ce baron de la drogue-là lui a permis euh, de sortir de prison. Le problème, c'est qu'il dit « tu vas me donner à peu près 50% euh, du trésor du pirate euh, », un trésor qui est à, évalué à 400 millions de dollars, donc euh, tu vas me donner ça, sinon ben tu risques de crever. Euh, et donc Samuel va demander l'aide de Nathan, et Nathan veut pas mais va le faire quand même pour son frère, ce qui va l'amener à mentir à sa femme, Elena, et ce qui va finalement faire découler les événements. Et Nathan va devoir aussi euh, affronter une armée privée, l'armée de Shoreline, qui est euh, dirigée par encore un nouveau personnage qui est Nadine. Donc, euh, c'est une femme assez badass, merci. Ouais. Euh, D'ailleurs, elle va botter les fesses de euh, Nathan et Samuel plus qu'une fois dans le jeu. Euh, mais tout ça pour dire que... Ça, c'est la grosse mise en scène. Il y a un petit peu euh, de mystères religieux qui sont inclus là-dedans avec euh, Saint-Dismas. Euh, pour ceux qui ignorent qui est Saint-Dismas, c'est un des voleurs qui a été crucifié à côté de Jésus. Okay. Euh, donc euh, Oui, c'est lui. C'est euh, euh, plate pour lui parce que son histoire est quand même, quand mal, pas mal passée comme en dessous des radars. C'est comme Jésus le principal. Ouais, c'est ça, ouais, c'était euh, pas bonne personne à côté. <rire> c'est <rire> comme le figurant, tu est... sais. Ben, imagine l'autre valeur qu'on connaît encore moins là qui était à la gauche de Jésus. Il y même T'sais, pas son euh... nom inscrit. Non, même pas. Non. Fait que mais il y a un petit peu de ça mais tout ça pour vous dire que c'est une vraiment le une solide histoire que Nolly Dog a écrite. Euh, les personnages sont super bien développés. Euh, Nathan demeure encore euh, un des meilleurs héros là, pour moi de, dans les dernières années du jeu vidéo. Euh, on explore beaucoup la relation fraternelle entre Samuel et Nathan. Euh, moi, Samuel, c'est un personnage que j'ai adoré. C'est un personnage qui, euh, qui est rebelle mais qu'il y a le côté baveux aussi euh, des Drake donc euh, puis vous allez voir que les deux ont pas nécessairement toujours la même vision mais on sent le lien euh, entre les frères même si c'est un nouveau personnage donc euh, vous allez voir c'est super bien monté comme histoire il y a des rebondissements il y en a un que j'ai juste tellement pas vu venir euh, vers la fin du jeu évidemment je vous le dirai pas mais euh, parce que ça, ça sera un spoil cinquième fois euh, mm -hmm. donc euh, mais euh, tout ça pour dire que c'est une une excellente histoire probablement une des meilleures que j'ai euh, en fait euh, à laquelle j'ai été confronté dans le jeu vidéo depuis euh, depuis quelques temps' c est, c est Le scénario est vraiment le point fort. Au niveau de la jouabilité, écoutez, on n'a pas cherché chez Naughty Dog à réinventer la franchise Uncharted. On s'est dit, on va faire le dernier. On va se baser sur ce qui a fait le succès euh, des précédents Uncharted. Ça demeure des niveaux qui sont plutôt linéaires. Il y a, euh, vous allez voir qu'en progressant dans le jeu, les niveaux deviennent de plus en plus ouverts, mais c'est une ouverture qui, qui est un peu superficielle parce que dans le fond, y a toujours un chemin qui mène d'un point A vers un point B quand les véhicules rentrent dans partie, donc vous allez avoir un, un 4x15, à allez avoir aussi un bateau, bon quand les véhicules rentrent c'est sûr qu'il y a un sentiment vraiment d'ouverture sur les mondes qui est un peu plus présent, mais euh, c'est comme je vous le dis, là, ça demeure des niveaux qui sont plutôt linéaires ça demeure une action aussi qui est linéaire c'est pas négatif euh, à un moment donné, euh, tu sais, faire des mondes ouverts, pour faire des mondes ouverts, c'est peut-être pas nécessairement intéressant non plus euh, d'autant plus que quand vous allez voir que quand il y a des mondes ouverts comme ça ils sont pas nécessairement remplis il y a beaucoup, oui il y a de l'exploration à faire dans Uncharted, notamment si vous voulez tout trouver, il y a quand même 109 trésors euh, ce qui je pense le plus grand nombre dans la franchise Uncharted, donc euh, ces trésors-là euh, demandent à être trouvés il y a de l'exploration à faire mais ça demande des décors qui sont un peu vides, là. donc euh, tu sais Pour ça je dis que cette qui est un peu superficielle, qui apporte pas nécessairement grand-chose au jeu, mais ça demeure puis Joe, je sais que tu y as joué là Uncharted ouais. 4, c'est des environnements qui sont vraiment mais vraiment beaux Alors, Je pensais moi c'est le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie à date là, ah, je pense que c'est c'est c'est ça là. Mais y, y... non, vous vous Non mais c'est tu sais j'arrêtais c'est sais sa première fois que je me servais du mode photo. Ah, ouais. <rire> écoute, tu t'arrêtes, tu regardes, tu fais ben voyons là tu regardes l'eau, le, tu regardes le ciel, les, les arbres, tu sais les feuillages. Chaque feuille sont c'est c'est quand tu te promènes, tu peux te cacher dans le feuillage là. C'est ouais, ouais. malade, c'est beau, c'est en tout cas moi ouais, c'est plus beau. De vent, pis, ah, euh, tout est très très très réaliste, j'ai eu quelques bugs de collision mais ouais, vraiment rien là de d'alarme là, tu vraiment rien qui gâche le jeu, mais c'est un jeu qui oui, est splendide. il splacide puis d'ailleurs, il des les personnages des fois vont dire "Ah, hey, c'est vraiment beau ici." Puis le pire c'est que toi-même tu le penses parce que ouais, c'est vraiment beau hein. Ouais. <rire> fait que euh puis tu sais c'est ça tu sens vraiment que tu es dans la nature sauvage des bouts euh, tu sais, c'est un Très, très, très beau jeu, rempli d'éther, rempli d'effets spéciaux, euh, mais c'est un jeu qui est long à partir. En fait, euh, je vous dirais, pas avant le chapitre 8, mais plus particulièrement le chapitre 10, donc pas avant quelques heures, il se passe pas nécessairement grand-chose. Il y a beaucoup d'escalade il y a quelques mm. combats, mais à part de ça, c'est lent. Et euh, je sais parce que sur Twitter j'en ai parlé avec du monde puis étaient comme moi mais il se passe à rien, il se passe à rien mais je, je leur disais on oui, me progresser. Ouais, c'est ça. Attends, attends. Attends parce <rire> que à partir du chapitre 10 là, ça te pogne toute une coche et il y a certaines des scènes d'action il y a notamment une scène en moto puis il y en a une autre un mon année où tout s'écroule autour de toi. C'est parmi les meilleures scènes d'action de la franchise Uncharted. Je vous le dis là Avec la beauté visuelle, là, votre rythme cardiaque va un petit peu augmenter. C'est assez hallucinant euh, des bouts là, euh, au niveau des scènes d'action. Mais ça, ça demande en deuxième partie. La première partie du jeu, il n'y a pas tant de choses qui se passent que ça. Euh, pour le reste, écoutez, c'est des mécaniques qu'on a déjà vues. Euh, les mécaniques d'escalade ont été améliorées euh on a de deux façons premièrement la main de Nathan va suivre votre bâton analogue, ce qui permet de mieux euh, voir où Nathan peut s'agripper puis d'ailleurs Nathan va plus facilement euh, agripper certaines surfaces euh, juste en promenant la main là, en promenant sa main donc ça c'est apprécié l'autre chose aussi c'est qu'il y a un nouveau grappin Euh, qui a été euh, ajouté. C'est pas euh, très, très original, mais c'est fo fonctionnel. Ça s'intègre bien euh, dans euh, dans le style de jeu d'Uncharted 4. Il euh, y a beaucoup de glissades aussi à faire. Ça, c'est un petit peu moins fonctionnel. Là. Manipuler un intime quand il glisse, c'est... Euh... Je sais pas, j'ai trouvé ça moyen des bouts, mais euh, c'est ça. Euh, au niveau des combats, euh, ben là, écoutez, moi je venais pas passer, je ne sais pas combien d'heures sur de Division. Disons que le système de couverture est pas le meilleur, puis le système non, de couverture non plus. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés euh, au début à viser comme il faut les ennemis. Euh, souvent, euh, en fait, pour une raison que j'ignore, mon viseur pointait trop haut tout le temps. Tout le tout le tout temps. Donc, euh, ça, c'était un, une problématique au début. Je finis par m'habituer. Euh, puis Mais c'est un problème qui est récurrent dans la franchise Uncharted. Um, puis ça, je trouve ça plate. Parce que, tu sais, quand tu parles à des gens qui jouent Uncharted, tout le monde ont la même critique depuis le début. Les phases de combat, c'est « Merf! » Puis, tu sais, ouais. c'est encore ça. Puis, il y en a encore beaucoup. Alors que les scènes d'action, que ça va vite. C'est ça que le monde aime le plus. Oui puis les combats ils ont jamais euh, quoi que j'ai trouvé les bonhommes beaucoup plus intelligents ouais, Et, et c'est rare que tu peux trouver une, un coin ou est-ce que tu peux te cacher, ils vont t'arriver ben en arrière et puis tout sur les côtés là. mais c'est en cas, moi moi là ouais. il passe de combat je t'ordinaire Ce pas les meilleurs. Euh, puis D'ailleurs, vous allez voir, euh, dans la dernière dernière partie du jeu, à un moment donné, ça devient ridicule, le nombre d'ennemis. Il euh, y en a trop. Euh, ça tire de partout. Il euh, y, y a un ennemi, j'ai lancé deux roquettes dans face puis il n'est pas mort. À un moment donné, c'est beau. Je veux bien croire qu'il est padé. Mais quand il y deux roquettes dans la face... Oui, <rire> mais c'est là... ouais, des bonnes épaulettes. Bon, en tout cas, il y a un méchant bon casque. Euh, <rire> mais euh, c'est parce qu'à un moment donné, ça avant la fin là c'est comme Je veux bien croire que tu affrontes une armée, là, mais ça devient un petit peu plus euh, frustrant que plaisant. Il euh, y a aussi une nouveauté qui a été intégrée, c'est les passes furtives. Ça, j'ai bien aimé, honnêtement. Euh, en fait, c'est que Nathan va maintenant, au lieu d'affronter face à face et tirer partout, tout, il va pouvoir maintenant se cacher dans les herbes hautes. Il euh, y, y a plus aussi d'endroits pour se faufiler. Donc ça, ça va te permettre d'éliminer à l'avance tes ennemis et puis d'éviter des certaines fusillades où tu es sûr, à peu près sûr en tout cas, de mourir. Euh, donc euh, j'ai bien aimé les passes furtives ça m'a un petit peu fait penser à Metal Gear c'est loin d'être un niveau de Metal Gear ou Splinter Cell mais c'est un bel ajout c'est fonctionnel c'est j'ai ai bien aimé euh, ce, mm. ce, cet ajout là euh, pour le reste euh, écoutez euh, je sais pas trop quoi dire de plus euh, Maître, euh, tu trouve pas que moi je trouve ils ont, ils ont raté une des choses qui ont raté que j'ai trouvé dommage c'est que je trouve que la première scène du jeu est la moins bien faite et la moins bonne, la scène du bateau. T'sais, comme scène ah, d'introduction, oui, oui. j'ai trouvé au début, ça a commencé j'ai fait comme « Ok, c'est pas si hot, c'est pas si beau. » Ah, la, la scène du train euh, c'est dans le 2 je pense ou, ouais, ou dans, dans le 3 le. dans le 2 ouais. j'ai trouvé que les scènes d'introduction des autres étaient mieux celles-là, j'ai été déçu, puis j'étais déçu un peu des graphiques qu'on voit mal, puis là il te demande tout de suite de tirer, puis là tu fais euh, attends, tu peux le quoi qui se passe là Ouais, tu comprends pas. Ouais, c'est ça, tu comprends rien, tu es dans l'eau, tu nages, OK, tu sais, je sais pas le 5 10e première minute, là j'ai j'étais comme OK, ben c'est correct là, après ça euh, ça, ça s'ouvre, mais je trouve qu'on ont raté leur scène d'introduction. C'est comme si ça avait été fait par, je sais pas, un sous-traitant, ou que c'était pas <rire> eux autres qui avaient fait, je sais pas. J'ai trouvé... Euh, Ou ils ont oublié, puis on fait la ah, shit pour shit, faire l'introduction. Euh, <rire> non, mais je sais. Ben, écoutez, écoute, ça ne m'a pas particulièrement marqué. C'est sûr que, oui, je suis d'accord avec toi, dans le sens que c'est très noir, là, mais on finit par comprendre là, cette introduction-là dans oui, le oui, jeu. Oui, on la comprend, mais Jérémy, je sais pas, j'étais un peu déçu. T'as-tu euh... aimé de jouer un, un jeu euh, dans un jeu Ah ça là, il y, y a des clins d'oeil, non seulement au précédent Uncharted, mais il y a un clin d'oeil, ah oh, je le dis là, que je vais le dire, c'est beau Spoiler. les spoilers là, Spoiler. oui vous allez jouer à Crash Bandicoot <rire> dans le jeu. Il y a eu des photos sur, euh... c'est qui, quelqu'un a posé une photo sur Facebook ou sur Twitter de ça Euh, de, de Crash Bandicoot j'ai trouvé c'est ça c'est vraiment hot là, parce c'est Ah non, c'est c'est malade. À PlayStation 1, c'était ouais. ouais. <rire> super le fun le jeu -là, là. Que, mais, euh, ouais. mais ça l'affaire ça me ça m'a illustré un problème dans les jeux de Naughty Dog, spécialement au niveau de Crash puis de Uncharted. Les maudites séquences là où tu vois ton personnage par l'avant là, ah, c'est pas évident. Non, c'est c'est frustrant parce que si tu vois les obstacles à la dernière dernière seconde puis souvent ben tu te fais prendre puis tu meurs. Euh, fait que ça là, c'était dans Crash, c'était c'était dans les autres Uncharted, c'est encore dans Uncharted 4, euh, un petit peu moins présent mais quand même là, ça peut être frustrant. Euh, mais dites-vous que quand il y a ces passes-là souvent c'est parce que c'est des passes d'action assez intenses. À un moment donné dans le jeu, tu te fais carrément poursuivre par un espèce de tank puis toi tu es à pied là. Ouais. Euh c'est c'est fou, là. C il détruit absolument tout sur son passage, fait que oui il y a des, vraiment des super bonnes scènes d'action mais dans la deuxième portion comme je disais euh, petit mot en terminant au niveau du multijoueur euh, j'y ai pas beaucoup beaucoup joué euh, c'est un multijoueur qui est correct, il peu plus d'options, de, de tactiques au niveau du jeu équipe euh, co comparativement aux au multijoueurs d'Hunchocklit 2 et 3, mais est-ce que, tu sais, bon, euh, c'est quand même intéressant, je veux dire, de l'argent, tu débloques des choses, euh, la plupart des éléments débloqués, c'est esthétique, là. mais euh, c'est un multijoueur qui est correct, est-ce qu'on va beaucoup y jouer, j'en doute, euh, pour moi, ça plus cétait euh, oh, on va proposer du multijoueur pour en proposer, non, honnêtement, Honnêtement, le Uncharted 4 aurait pu être juste solo et ça aurait été correct. Tu pas obligé de tout le temps proposer non plus du multijoueur. Non, t'sais, non. Fais deux tableaux de plus et ce n'est pas... Non, c'est <rire> ça. ça. C'est ça, euh, c'est quand même un jeu qui, qui est relativement long, moi ça m'a pris au euh, moins 15 heures, je me rappelle plus exactement combien ça m'a pris de temps pour me, le passer la première fois, il euh, y a plusieurs modes de difficulté, je pense qu'il y en a 5, il euh, y a 109 trésors, des illustrations, en tout cas il y, y a quand même un paquet de choses à débloquer. Euh, et d'ailleurs il y a des changements quand vous terminez le jeu vous pouvez débloquer des éléments et euh, il y en a qui changent carrément l'environnement il y a entre autres euh, l'option arc-en-ciel où tu vas avoir l'impression d'avoir fumé du LSD là. en jouant, là, ça, toutes les couleurs des environnements ça devient arc-en-ciel c'est assez pété merci c'est cool <rire> que t'es capable de faire référence à ça bah, mais bon on va garder la ouais, bon. vie personnelle, personnelle oui oui non, mais vous ne posez pas de questions okay? Parce ça, ça pourrait être un spoiler maudit sur ma vie Je suis à 10, à peu près. C'est bon. Okay. Tu ne te 50. En tout cas, j'espère. Non, non, non. Tu chef. Il faut avoir tes racks tous un après l'autre. Oui, pas... oui, non. J'ai fini, j'ai fini. Si Mais tout ça pour dire que euh, c'est un très, très, très bon jeu. Il euh, y a des failles, oui. Il euh, y en a qui ont mis 10 sur 10. Je suis pas du tout d'accord. Euh, Ce n'est pas un jeu parfait. C'est une excellente expérience, c'est un jeu qui m'a marqué, qui m'est resté dans la tête quand même, surtout au niveau de l'histoire comme je le disais, mais euh, moi je, je le recommande j'ai mis 8.5 sur 10 dans ma critique écrite je vais rester avec ma note j'ai hésité à y mettre 9 mais mm -hmm. je vais rester avec le 8.5 ah, ouais. moi ça serait 9, moi de mon côté j'ai hésité, mais tu sais on s'entend, que tu y mets 8.5 ou 9 bon, pour moi aussi. ça demande une recommandation Oui. oui. Oh, c'est -ce un achat sûr, c est c est une tu... PS4, c'est sûr C'est tu le meilleur de la série ou Oui. Euh mais oui. Ai beaucoup aimé le 2. J'ai juste j'ai pas. <rire> je les mets comme un peu sur pied d'égalité mais mais j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait les autres, tu sais, j'ai pas fait de la collection. Peut-être si je me tape la collection euh... le 2 était bon. Ouais, le 2 était... le 2 c'était quelque chose mais ah C'est le plus spectaculaire c'est dire... si lui par exemple. Oui oui, absolument, absolument. Bon. Euh, ça, ah. euh, mais oui, c'est c'est un, un achat euh, moi puis Joe, on vous le recommande fortement. Euh, si et puis mais si vous avez jamais joué au Uncharted, je te peut-être un oeil à Nathan Drake Collection sur PS4, euh, ça, ça je dis pas que vous allez pas comprendre là, mais il y a des clins d'oeil que vous allez pas comprendre si vous avez pas joué au précédent. Ouais, c'est mieux de faire ça. Autre, pareil, ouais. ouais. absolument. Fait que voilà qui conclut nos chroniques. Euh, fait que euh, c'est parti d'un moyen, moyen faible à très bon. C'est ça. Ouais. Euh, c'est euh, bon. bon. On va en s'améliorant. C'est ça. ça. <rire> ah boy. Euh, les boys, vous savez qu'on peut vous retrouver sur net si jamais on cherche à dialoguer ou on est désespéré d'avoir un ami. Euh, vous savez qu'on peut vous retrouver, euh, Joe? Euh, de score 3000 sur Twitter ou sinon Jonathan Turco sur Facebook. Luc, où c'est qu'on peut te retrouver, Luc? Ah, ah, Seigneur, si vous voulez vraiment faire ça, je vous, je vous plains. Euh, Twitter, Ask Alasormo, j'anime aussi une émission sur l'automobile qui s'appelle « Ça sa roule radio » avec mon ami et collègue Marc Bouchard, des fois amis, des fois collègues, des fois les deux, ça dépend. Et puis, <rire> euh, on a aussi on est sur Twitter, on est on est sur euh, oui, on Facebook aussi, « Ça roule radio » disponible sur iTunes, disponible sur Google Play et tout ça. Et puis, on a aussi une adresse courriel, si vous voulez nous écrire pour le, le show « Ça roule radio », c'est info à « Ça roule radio » point Vous pouvez me lire ce que Gigi j'ai sur, sur l'automobile euh, frkgigiblog.ca euh, dans la section euh, véhicule. Puis, euh, puis toi Dan, je sais qu'il y a plus de place que moi encore c est, c est, c est euh, comme... non, je pense pas. <rire> king of all media, tu étais comme Ouais ouais ouais c'est ouais, <rire> comme oui, oui, oui, ben, le, le Hardstone du Québec, non, c'est pas vrai. Ouais, bon je sais pas, c'est un compliment ça. Je sais pas. Bon, je, hmm. je, je, je, je je ne suis plus un e euh, monsieur Stern depuis un, un bout de temps bon. ouais, je pense que ça fait bien euh, oui moi sur Twitter à Draco ADG euh, sinon euh, sur Facebook avec mon vrai nom Ah, puis là, je tannine mes jokes de prince éthiopien, ça fait que je ne le referai pas. Euh, sinon, euh, vous pouvez me lire sur affaire-de-gars.com, euh, par particulièrement dans la section techno-jeux-vidéo, euh, où je publie euh, quand même euh, assez régulièrement euh, des chroniques. Les, les prochaines seront euh, la critique du jeu euh, Stories Path of Destiny, qu'il faudrait d'ailleurs que je fasse sur le show, et euh, les bienfaits de jeu sur le cerveau. Puis sérieusement, là je, je n'ai appris les papiers. Non, mais à les écouter ça paraît pas fait que j'espère je, que ton article est plus concluant. Je <rire> sais pas mais moi si je me fie à ce que je vois écrire, j'étais tout un cortex cérébral. Euh ben, <rire> c est, c est juste ce que je veux dire. Okay. Um, puis euh, sinon euh, sinon ben je suis qu'on a une adresse courriel que je me rappelle jamais podcast@realitehog.com. Je pense je pense c'est mission impossible hein. Ouais. Je l'atteindrai jamais. Correct. Et euh, on a aussi euh, notre compte Twitter en réalité Aug euh, et réalité augmentée sur euh, Facebook. Euh, Laissez-nous les commentaires, euh, j'ose nous on, on selon Facebook, on est très réactifs. Ouais, on réagissait pas de la bonne manière, mais on réagit. On là. réagit. <rire> fait que voilà ce qui fait le tour de notre show pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci les boys. Merci à toi Danny Merci. merci. Yes euh, et on se retrouve prochainement dans une autre réalité augmentée. Salut là. OK, bye. Bye bye. Bye. Bye. Bye.